La bonsa bibiologikoa eta gazte baten instalazioen aldexunda zaferaen batzordia, Hendaia kolegarraldi jean Considéré que il est intéressant de préserver de l'agriculture sur de qualité en circuit court sur le, sur le secteur d'Andai parce qu qu'Andai c'est une commune fortement urbanisée et je reconnais le mérite car le conseil municipal d'Andai de remettre parce qu'il faut savoir que le terrain est en zone constructible au reparti de les remettre en, en agricole, c'est quelque chose de fort J'espère que ça servira d'exemple pour les autres collectivités du, du Pays Basque. Altsukiko Jean-Claude Saint-Jean, considérant que était difficile de dissocier le bâtiment qui était sur cette propriété à vendre et du foncier agricole disponible. Tout en sachant que ce foncier agricole sur Osuric, c'est du foncier qui est quand même entouré pas mal de roches difficile à des productions maraîchères qui peut servir par contre à l'extension sur de l'élevage bovain. Erabakidae, Beste Lurica, Tchamaitia, Baratse Gintzako, Proyecto Hunen Laguntseko, Wai Erambeharda, Erabakihau, Bayestatu Behardiala, Akitaniako, Saferaen, Batzordiak.